Jetons un oeil par le trou de notre nombril Histoire de voir combien nous sommes dociles Assis devant la boîte à mensonges Notre cerveau fait figure d'éponge On nous abreuve de discours politiques On nous fait miroiter des Amériques on nous baigne dans de doux espoirs qui sont à milieu de nos trottoirs. Les gens sont vraiment tous des cons. Oui, mais voilà, les gens, c'est nous. Et ça, souvent, nous l'oublions. Oh, Pokepéas. Par le trou de notre nombril, histoire de voir combien nous sommes futiles. Assis devant la boîte à pépettes, on fait nos comptes, nos petites emplettes. On passe le nuit à économiser pour vivre heureux et hospitaliser. On travaille, on gratte tout dans Paris pour hériter. On attend mamie Les gens sont vraiment tous. Więc, i jesteśmy. les gens c'est nous et ça souvent nous l'oublions tak, Dans un oeil par le trou de notre nombril, histoire de voir combien nous sommes fébriles. Assis devant la boîte à mamour, a espérer que ça dure toujours. On trouve l'âme sœur dans un joli paquet, et le lendemain, c'est vivre les jeunes mariés. Six ans de gosse et de l'enfer, enfer, chérie, je chez ma mère les gens sont vraiment tous des cons Ouais mais voilà les gens c'est nous et ça souvent nous l'oublions ouais. trop occupés à se trouver chou Tous un œil par le trou de notre nombril, histoire de voir combien bien nous fumes de biles, couché dedans la boîte à mourir. Quand on y repense, ça nous fait frémir de savoir qu'on a été con et que c'est con.